Mais qu'en stage 17. Il est retourné à Kadija, son cœur frissonna en le voyant, alors j'ai mis de côté son horreur, et je suis allé vers lui à Raqqa bin Aufal, alors il lui a dit que c'était la prophétie.